Tu te souviens de Charles? Charles Connors? Le superviseur adjoint? Le méchant? Exactement. Tu as encore une bonne mémoire. Oh Vincent, tu me rappelles de vieux souvenirs. Je me souviens que tu ne t'entendais jamais avec lui, mais tout ça, c'est du passé. Mais dis donc, Charles, que je croyais superviseur inamovible, il a fini par quitter son emploi? Oui, pour plusieurs raisons. Les employés finissaient par quitter notre compagnie. Ça ne m'étonne pas. Il attribuait des tâches faciles à ses amis en tenant compte de leurs émotions. Je ne partage pas ton avis. Je le trouvais juste. Il n'a jamais demandé à un employé d'accomplir une tâche qu'il aurait lui-même refusé de faire. Il faisait preuve d'esprit d'ouverture, même sous pression. Vincent n'exagère pas. Son sens de l'humour était discutable durant sa supervision ou ses réunions. J'ajouterais que ses initiatives marketing commençaient du bon pied, mais celui que j'avais surnommé « ne les menait jamais jusqu'au bout. Tu me surprends, Nathalie, mais laisse-moi terminer le portrait de mon Charles préféré en disant qu'il a été le meilleur chef que j'ai connu. Je dois te confier que j'ai accepté de prendre une retraite anticipée, justement, parce que Charles a quitté son poste. Je dois te confier à mon tour que je suis partie pour échapper à l'attitude inquisitrice de casse -croûte. Bon. Ou bon, oublions ce passé glorieux et douloureux.